Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième édition de Napote pomo 2016, la suite. Alors je vous rappelle que l'on explore les titres français qui sont présents sur le site CCHits.net qui rassemble des titres sous licence Creative Commons. On va commencer l'édition du jour avec le groupe Les Passages des Gawen. Bien qu'en 2010, à l'époque où ils ont enregistré le titre qu'on va écouter, il s'appelait Les Chaussettes de Dangan. Le titre en question, c'est Antoine et Zoé et c'est sorti sur l'album qui s'intitule Horizon. La la lalalala i lalo, Parfois enfin, pêcheur à 16 heures, il aimait beaucoup le rhum, mais n'était pas encore homme. Oh, yeah, oh. On va quitter le folk celtique pour le rock, euh, on va remonter également de 4 années en arrière, on va arriver en 2006, on va écouter Cardinal Colère avec le titre « Ne te retourne pas », cet extrait de l'album qui s'intitule « La civière ». Zdjęcia Sourne pas Quand on vous dit qu'il y a des titres sous licence Creative Commons qui valent très très largement ce qu'on entend à la radio ou à la télé, eh ben on en a eu deux beaux exemples aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour l'épisode 5. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao